Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous. Voici les grandes articulations de ce journal. L'ombudsman burundais ne cache pas sa déception au regard des irrégularités constatées dans la mise en œuvre de certains projets initiés par la mairie de Bujumbura comme les parkings P1 et le monopole accordé à une société de collecte des déchets ménagers. Edouard Douiman a tenu à le dire à Frédine Bonima, lui demandant de prendre des mesures qui s'imposent. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les conducteurs de véhicules dans la ville de Bujumbura se plaignent de l'état des routes qui ne sont pas réhabilités après le passage de ceux qui sont en train d'installer les feux tricolores pour la régulation de la circulation. Reportage dans cette édition. 27 familles congolaises composées de 81 personnes qui étaient dans le camp déplacé déplacés de Tichimere en commune Buganda de la province de Tibitoké ont été transférées vers le camp Kavumu dans la province de Chankuzo. Ils étaient là depuis 2013 et dans la série de reportages sur la province Kayanza, aujourd'hui nous parlons de la faible adhésion des femmes aux méthodes contraceptives. Moins de 20% utilisent ces méthodes comme le gouverneur de Kayanza l'a dit à notre reporter, expliquant que les enseignements de certaines églises y sont pour quelque chose, voilà pour la sa mère. la de l'avenir. Il était prévu ce 26 juillet que Michel Kafando, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Burundi et le facilitateur dans la crise burundaise Benjamin Kapa fassent un briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais nous venons d'apprendre que le facilitateur Kapa n'a aussi pas rendu pour des raisons personnelles, selon Makocha Tembele, chargé de la communication au bureau du facilitateur. L'Ombudsmane Burundi s'est entretenu avec le maire de la ville de Bujumbura ce mercredi sur certains dossiers entachés d'irrégularités qui lui ont été soumis. Parmi ces dossiers figurent celui relatif au parking payant ainsi que celui portant sur le monopole d'une seule, seule société qui assure la collecte des déchets ménagers. Edouard Douimana a demandé au maire de la ville de prendre des mesures qui s'imposent. Suivez-le au micro de nos confrères de la Radio-Nationale. Le premier point c'est en rapport avec la récente mesure de parking payant et nous avons eu pas mal de plaintes qui disaient que cette activité bien que probablement louable est mal organisée d'autant puisque ces parkings ne sont pas aménagés et que même ceux qui perçoivent de l'argent ne sont pas assez identifiés. Aujourd'hui on a peur que cette mesure peut plutôt enrichir ceux qui perçoivent l'argent que la mairie. Il était donc question d'analyser ensemble cette mesure en relevant aussi le fait que l'investissement rapport à ce qui est demandé à la population n'est pas perceptible parce que, que ce soit la société qui perçoit cet argent, que ce soit à la mairie de il n'y a aucun investissement visible qui peut nous conduire à penser que cette mesure est bénéfique pour la population. Et Deuxièmement, c'était un rapport avec euh, la question de la salubrité à la mairie de Bujumbura où jadis il y avait plusieurs associations qui étaient chargées d'effectuer ce travail mais aujourd'hui, ces sociétés ont été suspendues et le marché a été octroyé à une surorganisation. Les anciens, donc, dénoncent son monopole, d'autant plus qu'ils avaient des contrats avec la mairie, ils avaient des contrats avec les banques, ils avaient des employés. Tout cela, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme ils le disent, il n'y a qu'une seule société qui a bénéficié de son monopole. Nous avons demandé au maire de la vie également d'analyser cette question et au besoin de réouvrir. Et pour qu'il y ait cette concurrence. Troisièmement, c'était un rapport avec la privatisation des marchés gérés par la mairie d'Obujumbura. Comme vous le savez, il y a un certain temps, sur demande de la Banque mondiale, les marchés avaient été privatisés et confiés aux sociétés pour gestion. Aujourd'hui, le gouvernement a jugé bon de revenir sur cette mesure en confiant encore une fois la gestion aux communes. Il était donc question de lui faire part des plaintes enregistrées ici de la part de la société qui gérait le marché de Rouvoumère, le marché de Kotebou. Et aussi de lui demander l'évaluation qu'il fait par rapport à l'ancien système et au nouveau système. Et le maire de la nous a rassuré qu'aujourd'hui, il y a quand même une plus-value par rapport à l'ancienne gestion. Et enfin, le litige qui nous a été soumis par le club lac Tanganyika, qui nous a pour dénoncer la violation d'un contrat qui est lié avec la mairie qui devrait expirer en 2018, lequel est le contrat lié à rapport avec l'aménagement du rond de la place de l'Indépendance, mais qui vient d'être confié à une autre société. Et le maire de la ville nous a affirmé que il reconnaît cette erreur. Nous sommes en train de voir comment faire une médiation entre le club du Lac Tanganyika et la mairie. C'était Edouard Ndouimana, le médiateur national. 27 familles congolaises composées de 81 personnes qui étaient dans le camp de déplacés provisoire de Chichimeri en commune buganda de la province tibitoké ont été transférés vers le camp de Kavumu, dans la province de Tchankouzo. Les sources provenant de ce camp de Tichemere indiquent au total, il y avait 54 familles composées de 381 personnes. La Croix-Rouge fait savoir qu'ils ont commencé à accueillir ces déplacés depuis le mois de mars en 2013, alors qu'ils fuyaient les combats opposant les forces militaires congolaises et le mouvement Mai. -Mai. La police burundaise a refoulé ce mardi vers le Rwanda les deux femmes originaires de Kamenge et Mérite Bujumbura, emprisonnées depuis le 9 juillet de cette année à Ngozi. Ces deux femmes de nationalité rwandaise vivaient illégalement au Burundi avec leur mari burundais, d'où leur extradition, expliquent des sources policières. Ces femmes avec des nourrissons au dos avaient été arrêtées en province Ngozi alors qu'elles voulaient traverser la frontière sans document de voyage afin de participer à un enterrement au Rwanda. C'est la cause du chagrin chez les pères de ces enfants, partis avec leur maman. Vous n'avez pas isanganilo Vous ratez La coalition pour l'éducation pour tous, Seba Fachevige, affirme que le Burundi a encore affaire pour atteindre l'objectif de l'éducation pour tous d'ici 2030. Le représentant légal de la coalition reconnaît tout de même que le pays a connu des avancées en cette matière par rapport à certains autres pays africains. Il a dit ce mercredi lors d'un atelier de renforcement des capacités à l'intention de ses membres. Jean Samandari fait savoir que l'objectif que s'était fixé les pays pour parvenir à l'enseignement pour tous n'a pas été atteint. Jean Samandari, il est représentant légal de l'association Bapafachevige et ses propos ont été recueillis par les ensuite Ali. Les défis sont énormes. Le premier défi, c'est lié d'abord au financement. Le deuxième défi corollaire de ce premier, c'est le manque, par exemple, de matériel suffisant, des infrastructures suffisantes, les enseignants aussi. Tout ça, ce sont des défis auxquels fait face notre système burundi. Objectif, éducation pour tous. D'ici 2030, vous espérez que le Burundi va y parvenir Oui, l'éducation 2030 qui tend vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Je pense que le Burundi, comme tant d'autres pays africains ou même des pays du monde, se donne des objectifs à atteindre et c'est à partir de ces objectifs que nous allons cheminer et nous espérons que d'ici 2030, on peut avoir atteint certains des objectifs que ces pays se sont fixés. Quelle serait la place qu'a le Burundi par rapport aux autres pays africains justement pour atteindre cet objectif « Éducation pour tous » Notre pays a une place, pas la dernière, mais quand même elle est, elle est en avant par rapport à d'autres pays. Et cela est là, évalué sur certains objectifs qu'on se fixe. À titre illustratif, on regarde est-ce que le ministère de l'Éducation, combien utilise le budget du ministère de l'Éducation par rapport au budget national. À partir de cet indicateur-là, qui est un indicateur objectif, le Burundi est bien avancé et surpasse plusieurs pays. Voilà, c'était Jean Samandari, il est de la Coalition pour l'éducation pour tous, Bafachevig. Éducation toujours, certains parmi les élèves du lycée islamique de Roumangue, dans la ville de Roumangue, se lamentent que la délibération des résultats de fin d'année a été émaillée de plusieurs magouilles. Après une nouvelle délibération ce lundi, ces élèves font savoir que les irrégularités n'ont pas été corrigées. Au niveau de la direction communale de l'enseignement à Roumangue, l'on informe que la séance de lundi était conforme à la loi. Jean-Pierre Missago pour les détails. Ceux qui se lamentent le plus sont parmi ceux qui ont raté leur certificat de fin des humanités, section gestion et comptabilité. Selon leur dire, la délibération du 30 juin dernier a été émaillée de plusieurs magouilles. Ils expliquent que certains certifiés n'ont même pas passé les examens. D'autres ont eu des notes imaginaires dépassant même celles de ceux qui ont passé les interrogations à leur absence. Pour ces élèves qui disent dénoncer des irrégularités, même la nouvelle délibération de Solendi n'a pas tenu compte de ces magouilles et voudrait que le directeur provincial de l'enseignement à prenne la question en main. Au niveau de la direction communale de l'enseignement à Rumonge, l'on reconnaît avoir relevé une discordance entre les notes figurant sur les copies d'examen et les figurant sur les fiches de points. Ici, les enseignants concernés se sont expliqués. Mais pour le cas du cours de comptabilité générale, la Direction communale de l'enseignement à Rumonge, en collaboration avec la Direction de l'école, ont décidé d'attribuer à tout élève la note 30 sur 40, qui était celle du premier, après avoir remarqué que l'enseignant concerné avait attribué une note imaginaire, un enseignant qui devra être puni conformément à la loi. Innocent Sabimana, directeur communal de l'enseignement à Rumongue, dit que la réclamation est individuelle et conseille à ceux qui n'ont pas été satisfaits par la deuxième délibération de se confier au directeur provincial de l'enseignement à Rumongue. Ce lundi, deux parmi ceux qui avaient été certifiés ont été refusés et de nouveaux ont été admis. Jean-Pierre Misago, depuis Roumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. On reste dans Rumongé pour vous dire que des incendies d'origine inconnue se sont déclarés dans, la, dans les réserves de Rumongé, dit Mungongo. Et de Bourouli, vers 21h ce mardi, Leonidas Nzeguiyima, responsable des aires protégées dans le sud du Burundi, dit que ces incendies sont d'origine criminelle et les auteurs doivent être recherchés pour répondre de leurs actes, sans préciser pour autant la superficie partie en fumée. Les riverains de ces réserves, en collaboration avec les gardes forestiers, ont réussi à étendre ces faits ce mercredi matin. Les conducteurs de véhicules dans la ville de Bujumbura se plaignent de l'état des routes qui ne sont pas réhabilités après le passage de ceux qui sont en train d'installer les feux tricolores pour la régulation de la circulation. Ces usagers de la route disent qu'il n'est pas facile de conduire sur ces voies car ils sont obligés de ralentir à la plupart des intersections routières. Ils demandent que les travaux de réhabilitation de ces routes soient faits le plus tôt possible. C'est un reportage d'Alidan Daiketz. Ce que vous entendez, c'est le bruit des véhicules quand ils arrivent au niveau des trous qui ont été creusés aux différents endroits sur les routes de la ville de Bujumbura, comme par exemple le boulevard du peuple Murundi ou de la chaussée Prince-Louis Guagasore. Tu ne pourrais pas faire plus de 200 mètres sans que tu ne remarques ces trous. Les routes goudronnées sont scindées en deux et laissent entrevoir de la terre. Les usagers de ces routes indiquent que leurs véhicules sont par conséquent endommagés. Quand nous sommes en d'utiliser ces routes, et nos véhicules perdent quelques pièces et ça nous gêne parce que les routes ne sont pas en bon état et parfois il peut y avoir des accidents quand on cherche à éviter les autres conducteurs. Sur nos voitures le plus souvent nous avons des problèmes avec les suspensions car elles sont détruites par ces trous. Nous devons diminuer l'allure quand nous arrivons au niveau de ces trous comme nous le faisons quand on voit aussi des dos d'âne ushikira cyaza kuzura agenda okei, dodan Ces chauffeurs de la ville de Bujumbura déplorent qu'il n'y ait pas eu de réhabilitation de ces routes coupées en deux. Quand ils ont commencé à creuser les routes pour installer les feux tricolores, nous n'avons pas été mécontents parce que c'est en développement comme dans les autres pays. Mais nous sommes désolés qu'ils ne remettent pas en état les routes comme elles étaient auparavant. La terre qu'ils utilisent pour combler les trous disparaît juste après quelques temps et les Les bus, quand ils passent, les lames se détruisent et nos clients qui sont à bord ne manquent pas de se plaindre. Ces conducteurs demandent que les travaux se terminent rapidement pour que la ville de Bujumbura retrouve son ancienne image. Merci Ali Ndaïkeza et les conducteurs de véhicules à maire de Bujumbura se lamentent également qu'ils sont obligés d'attendre une très longue période pour avoir le permis de conduire biométrique alors qu'ils sont ils ont déjà payé le montant qu'il faut. Ils expliquent que le permis provisoire qu'ils reçoivent qui est en simple papier peut se perdre facilement et demandent que la fabrication de ces permis biométriques se fasse rapidement. Reportage signé Placide Niumongueret. Certains parmi ces conducteurs affirment avoir payé le montant exigé de ces permis de conduite biométrique au mois d'avril, mais jusqu'à aujourd'hui, Ils n'ont pas été servis. Je l'avais commandé au mois d'avril, j'avais déposé et payé d'argent, mais si je vais demander la réponse, ils me disaient que je retournerai après des semaines et après ces dernières, ils me disaient aussi que je reviendrai jusqu'à maintenant et je ne suis pas encore servi. D'autres expliquent qu'ils ont payé le montant au mois de juin, mais ils n'ont pas à se lamenter du fait que le rendez-vous n'est pas encore arrivé. J'ai la payé l'argent la la ils ont donné, donné la réponse, mais après ce j'ai demandé la réponse. Mais ils me disent que la réponse est un cours Il n'y a pas de problème Parce qu'ils ont donné un papier d'autorisation provisoire. Ces conducteurs de véhicules disent qu'ils reçoivent néanmoins une autorisation sans catégorie en simple papier qui provisoirement aide à se déplacer, mais des risques liés à la perte ne manquent. Ajoute-t-il. Si tu as ce papier, tu peux conduire n'importe quel type de véhicule parce qu'il n'y a pas de catégorie. Tu n'as qu'à la montrer à la police qui vérifie que tu as payé seulement. Si on passe des mois sans être servi alors qu'on a payé, tu entends que ça fait mal. Parce qu'on te dit que si ce papier est perdu, tu dois supporter porter de nouveau le coup. D'abord, ce papier est très fragile, encore plus il peut être lavé avec les habits, il peut se perdre ou facilement se déchirer. Tous ces conducteurs demandent que le délai de fabrication de ces permis de conduire biométrique soit le prix court possible et que les rendez-vous fixés soient respectés. D'emblée, le délai limite d'avoir un permis de conduire biométrique est dorénavant fixé au 31 août prochain. Placide Nihongongere, deux nouvelles en actualité internationale euh, africaine avant le reportage du jour, je vous l'avais dit dans les titres, qui nous conduit en Provence-Keyanza. Euh, où l'on observe une faible adhésion aux méthodes contraceptives par les femmes. Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme publie le bilan des violations des droits de l'homme commises les six premiers mois de l'année en RDC, un monitoring exigé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon ce rapport, les agents de l'État restent les responsables de la majorité des violations des droits de l'homme au Congo, avec 58% en moyenne au cours de ce premier semestre. Mais derrière ce pourcentage se cache en chiffres encore plus inquiétants. Au moins... 591 exécutions sommaires commises par des agents de l'État, dont 35 femmes et 170 enfants. À titre de comparaison, les groupes armés, toutes affiliations confondues, sont responsables d'au moins 345 meurtres. Cette tendance est d'autant plus, pré plus préoccupante. Dans les trois Kassai, là-bas, l'ONU parle d'une répression brutale et disproportionnée. Et le plus jeune candidat au baccalauréat 2017 au Bénin, Piss Delali Nikoué et Tadmi, Empêché de composer à la session normale en raison de son âge, le petit garçon avait été autorisé à prendre part à la session de remplacement. Il a fallu la mobilisation de ses parents entre l'office du baccalauréat et la présidence de la République pour qu'une dérogation lui soit accordée. Il avait obtenu le brevet d'études du premier cycle BPC à 9 ans. Au parcours atypique, son père parfait à Photonico, instituteur explique en disant que quand il avait 4 ans, il pouvait écrire parfaitement le français sans faute et l'anglais Alors son père a décidé de l'inscrire dans une école bilingue. Le rêve du jeune garçon désormais, c'est de poursuivre ses études dans un pays anglophone. À la source, reportage. Le reportage de ce mercredi nous conduit en Provence Kayanza, au nord du Burundi, pour parler de l'adhésion aux méthodes contraceptives. Moins de 20% de femmes utilisent ces méthodes, explique le gouverneur de cette province. Les animateurs communautaires ont encore du chemin à parcourir, surtout que les enseignements de certaines églises sur ce sujet constituent un frein à l'utilisation de ces méthodes. Mireille Kanyange a été à Kayanza pour nous et elle est de retour. Voici son reportage. La sensibilisation à l'utilisation des méthodes contraceptives reste parfois facile et difficile selon Dorichima de Denise, animatrice communautaire de la colline Gihororo en commune Gatara de la province Kayanza. Le travail d'un animateur communautaire est de passer sur sa colline en parallèle de la santé reproductive, sur avec les femmes enceintes et les mères à C'est un travail facile et difficile. Des fois, il y a des réticences, mais en retour, des fois, ils acceptent. S'ils refusent, carrément, tu les laisses. Mm. Le couple d'Ondaïdzigi et Dismas et Wuchumi Consolate de la colline Murago, dans cette commune de Gatara, a quatre enfants. Nous les avons rencontrés au centre de santé de il voudrait ne pas aller au-delà des quatre. De son côté, Ndaizigué Dismas son mari affirme que ce n'est pas par force qu'il a accompagné sa femme et qu'il a compris l'importance de limiter les naissances. Il n'y a pas d'obligation vu qu'à cette époque, les prix des données alimentaires ont augmenté. Et dans la commune d'Ogatara, nous n'avons pas assez d'espace cultivable. Ici, dans la commune d'Ogatara, la plupart des gens n'ont pas eu de récoltes. Nous mangeons si nous avons été au marché, suite au changement climatique, avec une longue C'est pourquoi moi je souhaite qu'on s'arrête par ici. On peut manquer quoi nourrir les enfants suite à la grandeur de la famille. Deïze Evangeline est chargée de la planification familiale à ce centre de santé. Elle explique que l'adhésion au contraceptif est satisfaisante mais pas suffisante. Au cours de ce mois de juin, nous avons pu accueillir 120 personnes qui ont suivi les injections. Il y a 10 qui sont sur des implants sous-cutanés et ceux qui ont demandé des préservatifs. Les préservatifs masculins sont distribués ici au centre de santé et dans les collectivités à travers les animateurs communautaires. La plupart des fois, ce sont des femmes qui viennent. Cette adhésion donc reste difficile d'autant plus que certaines églises empêchent les femmes à suivre ces moyens de planning familial dit Ansen gouverneur d'Okayanza, d'où même le taux de moins de 20% d'adhésion aux contraceptifs contre plus de 50% dans la province voisine d'Ongozi. Normalement, on devrait comprendre ce défi de manière mais nous voyons qu'il y a certaines églises qui empêchent les femmes d'aller suivre les méthodes contraceptives modernes. Ça, c'est un grand défi et c'est pourquoi dans notre province le taux d'adhésion à la contraception moderne est encore très bas. Il est de moins de 20%, à peu près 19%. Alors qu'il y a d'autres provinces qui en restent déjà à un taux de plus de 50%. Pour comprendre que pour notre province, c'est un grand défi. Face au défi de démographie galopante et de faible adhésion aux moyens modernes de limitation des naissances, il est prévu une radio communautaire à Kayanza pour réveiller la conscience de ses habitants. C'est sur ce reportage de Mireille Kanyang et de retour de Kayanzan que nous mettons fin à ce journal l en vous rappelant que l'ombudsman burundais ne cache pas sa déception au regard des irrégularités constatées dans la mise en œuvre de certains projets initiés par la mairie de Bujumbura. Comme les parkings payants et le monopole accordé à une société de collecte des déchets ménagers, Edouard Andouimana a tenu à l'audir dire à Bonima en lui demandant de prendre des mesures qui s'imposent. Les conducteurs de véhicules dans la ville de Mojumbura se plaignent de l'état des routes qui ne sont pas réhabilités après le passage de ceux qui sont en train d'installer les feux tricolores pour la régulation de la circulation. Les 27 familles congolaises composées de 88 personnes qui étaient dans le camp déplacé provisoire de Chichemere en commune Buganda de la province Tibitoke ont été transférées vers le camp Kavumu, dans la province de Chankuzo Ils étaient là depuis 2013. Et dans la série de reportages sur la province Kayanza, aujourd'hui, nous avons parlé de la faible adhésion des femmes aux méthodes contraceptives. Moins de 20% utilisent ces méthodes, comme le gouverneur Kayanza l'a dit à notre reporter, expliquant que les enseignements de certaines églises sur ce sujet sont pour, ils sont pour quelque chose.